Régis nous explique aujourd'hui la règle de grammaire numéro 12. Donc en espéranto, en général, la négation est marquée par le mot « nez ». Et bien, la règle 12, elle dit que, en fait, dans une phrase, on ne peut pas exprimer deux fois la négation. Donc s'il y a un mot qui exprime déjà la négation, le ce « nez » se supprime. Donc, par exemple, pour euh, exprimer euh, "je ne vous ai jamais vu" en espéranto, on traduira tout simplement "mi vidis vin". Donc "ne" euh, aussi traduit "ne pas". Donc en fait, si on veut dire euh, "est-ce que Lio est une est une vieille dame Non, elle ne l'est pas. On traduira par "ĉu Lio estas maljuna signorino "Ne chin' estas". Donc "chin' estas" signifie bien "elle ne l'est pas". Et si l'on veut marquer une négation redoublée, comme dans l'expression « ni ceci, ni cela », donc on remplace le « nez » par « nec ». Donc Pour dire « je ne désire ni pain, ni vin », donc on dira « mi desiras, nec panon, nec vinon ». Retrouvons maintenant l'histoire de l'espéranto avec Catherine. Puisque nous parlions de, de Zamenhof, créateur de la langue internationale, pouvons-nous revenir ensemble sur les principes du mouvement auquel Zamenhof était très attaché Ces principes ont été approuvés au congrès de Boulogne-sur-Mer, dont nous avons beaucoup parlé. Et ils, disent, ils définissent d'abord ce qu'est l'espéranto. C'est tout d'abord une langue artificielle. Parce qu'aucune langue nationale n'a le droit de s'imposer aux autres nations, une langue universelle ne peut donc être qu'artificielle. C'est deuxièmement une langue vivante, comme elle le prouve rapidement. Et enfin, l'espéranto se veut aussi une langue neutre. Elle n'appartient à aucun peuple, aucun gouvernement, aucun parti, aucune religion, aucune philosophie. Elle n'est la propriété de personne, sinon de ceux qui la pratiquent. Et quand peut-on se dire espérantiste Peut se dire espérantiste toute personne qui sait et pratique l'espéranto dans des buts divers. Appartenir à une société active et recommandée, mais pas obligatoire. Vous vous souvenez peut-être du désaccord opposant Zamenhof et Louis de Beaufront, ce dernier voulant réduire l'espéranto à un outil à visée pratique et commercial. Et est-ce qu'on peut dire que l'espérantisme existe L'espérantisme pourrait se définir comme la ferme volonté de répandre l'usage de la langue dans le monde entier, dans le but de donner aux hommes de toutes les nations la possibilité de se comprendre librement, sans traducteur. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, une idée supplémentaire chère à Zamenhof, celle qui dit qu'en créant l'égalité entre les hommes, l'espéranto est un élément favorable à la fraternité et à plus de justice. Pour Zamenhof, une compréhension réciproque des hommes peut conduire à la paix. Cet aspect propre à sa langue, il le nomme l'idée interne. C'est Lucette qui témoigne aujourd'hui. Elle nous parle de l'accueil d'enfants contaminés par la catastrophe de Tchernobyl. Lucette, racontez-nous cette belle histoire. En 2004, nous avons sur un coup de cœur décidé d'accueillir des enfants d'Ukraine vivant à Sarny, dans une région contaminée, proche de Kiev, mais aussi hélas de Tchernobyl. Afin que les enfants puissent reconstituer leur défense immunitaire, les parents les confient pendant l'été à une association qui porte le nom de Droujba, Amitié en ukrainien. Droujba, qui a pour président d'honneur Noël et Yves Duteil, nous a contactés et prévenu que nous allions recevoir deux fillettes de 7 et 10 ans. Mais là, je crois que vous avez eu un problème de communication. Comment l'avez-vous résolu? Eh oui, à cause de la barrière des langues, nous étions inquiets pour les parents, un peu moins pour les enfants préparés par l'école. Et qui de ce fait s'adaptent assez facilement si on les aime et si on leur prouve. Chacun peut imaginer l'inquiétude des parents envoyer ses enfants dans un pays inconnu, dans une famille ne parlant que le français, n'écrivant pas le cyrillique et ne connaissant aucun traducteur. Nous souhaitions donc les rassurer. Mais comment? Une idée surgit l'espéranto. Vous connaissiez déjà l'espéranto Oui, nous avions suivi des cours avec Michel Fontaine pendant quelques mois et pouvions ébaucher en espéranto une conversation simple. Alors comment avez-vous procédé Les enfants ou leur famille parlaient-ils cette langue Non. Mais par Internet, nous avons découvert à Yalta un professeur d'espéranto à qui nous avons adressé des messages en espéranto, qu'il a traduit en ukrainien et transmis aux parents des enfants qui furent ainsi rassurés. L'espéranto a prouvé ainsi sa qualité en tant que langue pont. Cette belle aventure continue avec notre engagement affect affectif. Avez-vous eu d'autres contacts avec des étrangers non francophones grâce à l'aspiranto Je crois savoir que vous faites partie du passeport de cerveau, n'est-ce pas Effectivement. Grâce à cet annuaire du monde entier, nous avons reçu des amis étrangers, nous avons appris à jongler avec leur culture... plus de préjugés, de l'amitié spontanée. Nous avons découvert que Julia de Sibérie, étudiante de 19 ans, connaissait bien notre histoire et que Gemma et Dike du Canada appréciaient notre gastronomie et souhaitaient revenir visiter notre région pour son architecture et sa diversité. en 1854 le chef Seattleto répondait au gouvernement américain qui voulait acheter la terre des indiens ne la homo texis la de la vivo ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie nur de la vivo. il en est seulement un fil. Je, je, je fefto » Tout ce qu'il fait à la trame, si il le fait à lui-même, même l'homme blanc, qui es dio promenas Gis, dont le Dieu se promène avec lui, amike Gis, et lui parle amicalement, ne, de la sorto. ne peut être dispensé de la destinée commune. Fin fine, Après tout, niestas, nous sommes peut-être frères. L'avenir nous le dira. Il y a une chose que nous savons. Et que l'homme blanc découvrira peut-être un jour. C'est que notre Dieu est un Dieu commun. Peut-être pensez-vous le posséder. Chi el vivolas possedin Ian London Quand vous voulez posséder notre terre vi vinepovas Mais vous ne pouvez pas Gi estas la dio de la homo Il est le dieu de l'homme Kai gia compato estas galla por la homo Et sa compassion est égale pour l'homme Chu roja chu blanca Qu'il soit rouge ou blanc qui Et pour terminer cette émission, Régis nous présente les actualités de l'espéranto. Je vous ai parlé dans une précédente émission qu'un projet de loi était en cours était à l'étude au Brésil pour introduire l'apprentissage de la langue espéranto dans le cursus scolaire. Et bien dans un autre domaine, l'espéranto pourrait bien faire une apparition remarquée dans ce même pays. En effet, les espérantistes brésiliens se sont mobilisés pour que les panneaux indicatifs de la ligne de train rapide, euh, la seule qui existe actuellement au Brésil, que ces panneaux apparaissent traduits en espéranto à côté du portugais. Alors Pour cela, il y a eu un vote en ligne où les espérantistes brésiliens se sont mobilisés et où la proposition de traduire les panneaux en espéranto est arrivée première avec 23 000 votants. On attend maintenant la décision de l'Agence nationale des transports terrestres brésiliens pour valider ce projet. Et si vous avez suivi un peu l'actualité, vous savez que les Jeux Olympiques de 2016 seront accueillis à Rio de Janeiro. Ce serait bien qu'à cette occasion, l'espéranto soit visible et utilisé pour se déplacer. Bien décidément, le Brésil est très en pointe ces derniers temps sur l'espéranto.